À l'honneur sur le 89-4 et à l'honneur aussi la b r i t pop ce soir. On en parle dans quelques instants, même tout de suite, hein, puisque c'est 18h01, l'heure de retrouver toute l'équipe de Label l e Rock. Label l e Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89-4. Deux heures de son, pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae World.

Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, ma main, puisqu'il est 18h01 et 29 secondes. Le, le vaisseau、nom. vient d'atterrir. <rire> Sylvain, comment vas-tu、ah, Je te reçois 5 sur 5. Tu m'en reçois 5 sur 5.、Ah. t as ton casque、ah, Exactement. Bon, parfait. Sarah, comment vas-tu Earth Calling Bass. Earth、ah, calling, calling Bass. bass. <rire> oui, oui,、bon、le vaisseau est bien atterri. On est parti pour deux、cool. heures de musique, pas comme les autres. C'est Label Rock.、Euh, déjà, petite,、euh, bah, petit mot,、euh, désolé hein, pour la semaine dernière.

Petit, petit problème technique, on va dire. La, la machine、oui. mentale marchait, mais le physique était un petit, peu, un petit peu cabossé, quand même, on va dire. Donc, on s'excuse pour tout ça, mais là, on est parti pour deux heures de, de rock et de musique, pas comme les autres, avec pas mal de très bonnes choses ce soir. Des interviews. Tiens, on va revenir sur les mardis du Grand Marais de mardi dernier. Session、mm -hmm. euh, euh, à l'honneur、euh, m u s i q u e is Not Fun, un jeune quatuor de Lyon, qu'on aura en interview avec trois extraits live, évidemment. Et puis, on fera un retour aussi sur Matou, évidemment, le groupe、euh, local.

Euh, on en parle un petit peu plus tard. On aura plein d'autres choses, des nouveautés. On va commencer par des nouveautés d'ailleurs. Chairlift, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas Non, pas moi. Bon, alors, nouvel album.、Hein. Premier album qui s'appelle Does You Inspire You Ça va paraître début mai chez Columbia. Un album qui avait déjà été d'ailleurs distribué fin d'année dernière et qui va ressortir début mai avec deux nouveaux titres, dont un en français ainsi que des versions remixées. Pour plus d'informations, sachez que Chairlift, c'est un trio américain installé à New York.

Depuis maintenant deux ans et qui compose, vous allez voir, une pop assez hypnotique et très expérimentale. Pas trop ce morceau d'ailleurs, Bruises, c'est le single.

Stands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you.

Do headstands for you every time I fell on you, yeah. Every time I fell, I tried to do headstands for you, but every time I fell.

Pop du trio américain Chairlift dans la Bellrock, 18h06. On espère que vous avez passé un agréable week-end, un week-end qui va se prolonger puisque demain c'est férié. Est-ce、ouais. que Juan va bien Est-ce que tout le monde qui nous écoute sur l'internet va bien On espère que vous avez passé un excellent week-end. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va. Ouais, ça Il y a ça du gueule monde de tous les、or. côtés, bilan、euh, L'album s'appelle Does y o u Inspire You On vous le rappelle, c'est une ressortie puisqu'il était sorti fin d'année dernière, mais deux nouveaux titres, hein, dont un en français, des versions remixées, c'est

Plutôt bien foutu. Ça s'appelle Chair Lift. Voilà, on va continuer avec la musique un petit peu la pop, hein, un petit peu hypnotique comme ça, originale. On va quitter les USA, direction la Suède maintenant, avec、euh, Sylvain. Un projet solo qui s'appelle Fever Ray. Oui, c'est le projet solo de Karine、euh, de euh, Dreger, <rire> qui est toujours les meilleures <rire> musiques.、Eh, évidemment, évidemment c'est le piège.、Hein.

Bah, Karine d r e g e r a n d e r s o n qui est、oh、la、man. moitié de The Knife. Ouais, alors il y a beaucoup de similarités hein, sur ce projet avec The Knife, hein, notamment ce, ce mélange d'électro et d'instruments traditionnels. On va dire que cet album, Fever Ray, est quand même dans son ensemble un petit peu plus sombre. Voilà, l'album s'appelle Fever Ray, le groupe s'appelle Fever Ray.

Et c'est disponible dès à présent chez Coopérative Musique. N'oubliez pas, ce soir, on est en session, en live avec Music is Not Fun et aussi Mato pour la pop locale, r o u e n n a i s e on va、ouais. dire.

La pop suédoise de Fever Ray pour commencer. When I Grow Up, c'est tiré d'un album hein, qui s'appelle tout simplement Fever Ray, disponible dès à présent chez Coopérative m u s i q u Et e puis à l'instant, un duo français qui ne vit plus en France, hein, qui est basé essentiellement à Londres. Un groupe qui s'appelle John et Jen de retour avec un nouveau single de t i t r e C'est sur un label qui s'appelle Faculty Media. Vous avez passé le, bah, le, le, titre, le premier titre, hein, Oh My Love, il y a quelques semaines de ça. Voici le, le numéro 2.

Donc, Looking for You, un groupe qui devrait d'ailleurs finir l'enregistrement de leur deuxième album. C'est prévu pour cet été. Un concert aussi,、euh, Sylv euh, Sy Sylvain. Ils seront à l'épicerie moderne le 23 avril. Ouais,、ah, beaucoup, bien, donc... ouais, beaucoup de similarités entre John et j a n e Moi Ça me fait penser à du PJRV un petit peu. Moi, je crois qu'un、euh, bon PJRV, pouvait bien suivre cette disque.、Ouais. Tu penses, Sarah ouais, <rire> Moi, je trouve qu'il faut choisir un PJRV. C'est vrai, tu crois qu'on va mettre un PJRV maintenant bah, On peut toujours essayer.

Ouais, on peut toujours、penses? essayer, ouais.、Ah、ben ça tombe bien. Allez, PJ Hervé, donc, <rire> et John Parrish, puisqu'ils、ah. sont deux sur ce nouvel album.、Euh, L'album s'appelle A Woman, A Man Walked By. Il est sorti chez Island. On espère que vous l'avez tous acheté.、Ah, oh, et c'est vrai、si、qu'en le é c o u t a n t plusieurs fois, Sarah, c'est pas toi qui, qui l'as écouté plusieurs fois cet album. Ah bah non,、euh, mais je v u l a i s l'écouter deux jours. Je voulais l'écouter, tu l'as piqué. Donc, bah c'est vrai. J'ai mis la main、ah, voilà. dessus. Il fallait、ah, l'écouter、voilà. plusieurs fois、voilà. quand même cet album. Donc, on n'a pas eu la chance encore.、Hein. Tu ne l'as pas passé. Non, on ne l'a pas passé encore. En tout cas,

John、mm -hmm. Parrish et PJRV, c'est un album qui est un petit peu bizarre quand même,、hein. faut, faut, faut l'avouer. C'est pas、Comme、évident, pas facile d'accès. On va vous passer un titre qui s'appelle Passionless Pointless, ça c'est peut-être le titre le plus accessible de tout l'album. En tout cas, on vous rappelle que c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble, Polygine et John Parrish, puisqu'ils ont déjà sorti un album en 2006 et que John avait coproduit deux albums de la Miss PJRV, c'était en 9 5 et en, en 2007. Parlant de concert, pas de chance, on n ira pas l'avoir du côté de Lyon. Ça... Non, non, là il n'y a aucune chance

Non. Euh, il va falloir aller à Paris, au Bataclan, les 17 et 18 mai. Mais il faut déjà avoir sa place, par contre. Ouais, c'est juste que c'est déjà complet, c'est déjà sold out. Bon, Pete Gervais, John Parrish, allez acheter cet album. Il est, même s'il est un petit peu bizarre, vachement bien. Allez, on l'écoute tout de suite. Passionless, pointless.

Pour commencer, accompagné de John Parrish, et puis à l'instant la chanteuse suédoise de Wild Bird and Peace Drums, largement aussi Tarek é Polygin Harvey, il faut l'avouer.、Euh, beau mélange de, de voix et de, de percus, comme ça pour、ouais. un résultat assez,、euh, on va dire,、euh, original. Puissant. C'est bien ça, ça vous plaisait ou pas Ah bah oui, c'était bien. bien, bien mais... There is、no、en、light. fait, c'est p o u il faut que je te dise. Oui. Bah, je sors le 21 avril.

Tu sors le, 22, le 21 C'est le 22, 22, Sarah. Bah non, le 21,、euh, Mardi de Grand Marais. Eh oui, mais si tu、ah, lisais, ah, ils ne、ah, seront pas là, Sarah. Eh oui. Ah, non,、ouais. ok. Ça t'apprendra. l i t e tes notes. Il faut toujours réviser avant les examens, Sarah, <rire> tu sais.、Euh, en tout cas, le duo suédois, donc Wild Birds and the Peace Drums, un des groupes, effectivement, Sarah, à l'affiche du festival Les Femmes S'en Mêlent. On va commencer、voilà. à en parler hein, au fur et à mesure des émissions qui vont se dérouler, puisque ça se rapproche à vitesse Grand V. C'est la 12ème、oui. édition cette année, avec un, un programme, hein, pas mal de, de concerts, notamment à Paris.

Mais aussi, c'est ce qui nous intéresse, surtout une tournée en France. Deux dates dans la région, Sylvain, une date au fil. Oui, à Saint-Etienne le 22 avril. Donc,、euh, Sarah, donc avec Solange,、euh, La Frange et The Baboon Show. Ouais, et encore plus près de chez nous, hein, le、plus、festival qui、nous. va déposer ses valises au mardi du Grand Marais. Ça sera le mardi 21 avril avec euh, plusieurs euh, quatre groupes en tout.、Hein. Le groupe rouanais Ni. Il y aura aussi le duo brésilien Lucy and the Pop Sonics. Il y aura le punk rock des suédoises du Baboon Show.

Chaud et les trois finlandaises du corps mince de Françoise.

Jolies finlandaises dévergondées du corps mince de Françoise qui seront donc à l'affiche du festival Les Femmes sans mêle. On vous rappelle une date au fil à Saint-Etienne le mercredi 22 avril avec Solange La Frange, une, une roqueuse hein, qui vient de, de Suisse et puis de Babounchou. Et les Babounchou qu'on retrouvera le, la veille, hein, le mardi 21 avril, au Grand Marais avec Ni.

Lucy and the Pop Sonics, les suédoises donc de b a b o u n Show et les trois finlandaises du corps mince de Françoise. Grosse、Farah. soirée.、Là. Ouais, grosse soirée, énorme soirée même.、Ouais. Girl Power. Ouais, Girl Power. C'est un petit peu le, le but hein, de ce festival, les femmes s e m mêlent. Voilà. Oh cool. En parlant de, de puissance, ça va te faire plaisir, Sylvain. La prochaine,、ouais. c'est une nouveauté de chez Warp Records. Un maxi 6 titres chez Warp Records pour l'anglais. Chris Clark, un morceau monumental hein, qui regroupe tout ce que l'on aime chez cet anglais. Le côté un petit peu.

Bourg, hein, vous allez voir, mais en même temps mélodique, dansant et surtout épique. Pas mal de nouvelles d'ailleurs de chez Warp. Tu as été fait un tour sur le site internet, il se passe plein de choses cette année. Oui, alors un nouvel Afex Twin déjà, c'est quand même pas rien.、Ouais, ah, fait... C'est pas garanti encore, ouais, apparemment. Que, apparemment. Bon, si on l'attend 10 ans comme le Portichet d'après, c'est clair que. Il y aura aussi un nouvel album de Maximo Park, donc le mois prochain, et une nouvelle signature qui s'appelle Bibio.

Voilà. Ouais. Et puis surtout cette année, c'est les 20 ans du label Warp Records. Ça sera le mois prochain avec toute une série de concerts un petit peu partout en France. On vous conseille d'aller faire un tour sur warpfrance.musicblog.fr. Vous avez pas mal de, de très bonnes choses et aussi des, des MP3 télécharger. Enfin bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Nouvelle actualité donc pour Chris Clark tout de suite. Ça s'appelle Growl's Garden. À ne pas mettre entre toutes les mains quand même.

growl.

Retour gagnant pour l'anglais Chris Clark avec ce maxi 6 titres hein, chez Warp Records. On vous rappelle que beaucoup de choses vont se passer en 2009 chez Warp Records.、Euh, Soit disant un nouvel album pour Apex Twin, ça c'est pas encore garanti donc on va pas trop、euh, s'exciter pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, album, nouvel album pour Maximo Park, ça sera le mois prochain. Et puis surtout pas mal de fêtes un petit peu partout dans le monde, notamment en France pour fêter les 20 ans de ce label. 20 ans déjà que Warp continue à innover. Il y a eu

Des, des, des hauts et des bas, hein, comme tout label,、oui. ça reste un label de très haute qualité. Voilà i t En s en parlant de label de haute qualité, on va revenir 30 secondes sur une petite soirée, un festival qui s'appelle a v a t a r i u m

Avec、euh, un label qui était à l'honneur, c'était vendredi soir du côté du musée de la mine à Saint-Etienne. Je veux parler de notre ami Mike Banks, évidemment. Notre ami,、euh, notre ami euh, Mike Banks, o i s donc、euh, le label Underground r e s i s t a n c e avec、euh, Jacqueline Co. qui est venue euh, présenter euh, un, un long métrage,、euh, un documentaire en fait, hein, de 52、ouais. minutes、euh, qui retrace un petit peu l'histoire de Détroit, notamment en s'attardant sur、euh, bah, le début, depuis les, le blues jusqu'à la musique、euh, gospel, en passant par le free jazz, Motown évidemment, la grande époque de Détroit.

De General Motors hein, avec、euh, la Soul m u s i q u e avant d'atterrir、euh, du côté de Hand the Grand r é s i s t a n c e et tout le mouvement techno. Sachez qu'on aura un petit bout d'interview、euh, qui sera diffusé la semaine prochaine et puis、euh, l'intégralité de cette interview,、euh, Jacqueline qui nous a parlé pendant au moins une demi-heure、euh, du côté de, de Saint-Etienne, sera disponible à partir de dimanche prochain sur le blog hein, évidemment de, de, de l'émission que vous pouvez retrouver、euh, bah, directement t i e n sur s w w w v i r g i n r a d i o r o a n e f r puisque vous avez les l i e s

Non seulement des infos locales des mags, mais aussi de la Bell Rock dessus.、Superbe. Ça sera donc la semaine prochaine. En attendant, on va laisser tomber la techno. On va partir du côté de la Britpop. Ouais, de l non, non. Surtout de la musique anglo-saxonne, puisqu'on en a beaucoup discuté avec le groupe qui va être en session ce soir, Les Musiques Is Not Fun, qu'on a rencontré du côté de, de Rior. C'était mardi dernier.、Mm -hmm. Peut-être vous aussi, vous y, vous y étiez et vous avez passé, comme nous, un agréable moment. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de l'Angleterre.

Il faut l'avouer quand même. Ben, juste un petit peu, ouais. Et en anglais en plus.

Exactement, bien, ouais, ouais. très les, bon niveau d'anglais. Les, les quatre de musique n o f u n qui avouent une passion illimitée, on va dire, pour l'Angleterre. Et bah、euh, c'est bien, ils ont raison. Ça s'entend. Ça s'entend carrément. j u s t e un petit peu quand même.、Ouais, D'ailleurs, il y o u r a on a réussi à gratter une, une interview avec vous qu'on va vous passer dans, dans quelques minutes. On a juste pensé dans cette émission qu'en hommage justement aux m u s i q u e is not fun, et puis parce qu'on aime nous aussi la culture anglo-saxonne, on allait se faire un petit cours de rattrapage de culture musicale anglo-saxonne. C'est parti.

Hommage de la belle rock à la culture anglo-saxonne et puis surtout aux musiques is not fun. Alors,、euh, difficile de pff, la culture anglo-saxonne, on pourrait faire des heures,、voilà、des, des heures, et、ouais. des h e e u r siècles des s d'émissions. On aurait pu passer évidemment les Beatles, The Blur, Kings, Oasis, les Charlatans, les Laz, Pulp, David Bowie, Supergrass, les Libertines, Rolling Stones, Queen, etc. etc.、Oui. On s'est attardé en tout cas pour、euh, tiens, The Undertones, pour commencer, You've Got My Number, un groupe culte irlandais. Alors, on aurait pu passer Teenage Kicks, ça aurait

C'était un petit peu évident. On、Pour、a dit, t i on、oui. va passer celui-là,、euh, titre de 1979 en tout cas, qui représente un petit peu bah, la naissance hein, du punk rock、euh, du côté de, de l'Angleterre. Et puis,、euh, juste après, s u p e r g r â s e Sarah, groupe、euh, d'Oxford. Ouais, d'Oxford. Et en fait, on a pris le titre c a u g h t by the Fuzz. The Fuzz, c'est les flics. Voilà. Ouais.

Tu vois, moi je, je suis là pour apprendre d e s、ouais, gens.、Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et、euh, ça, ça vient de le premier album qui, qui, qui était sorti en 1995. Ouais, qui a lancé un petit peu le, toute cette vague b r i t pop hein, qui a déferlé au milieu des années 90. Tu as s u b i la b r i t pop, toi ou pas, Sylvain o u i bien, bien. Ouais, ouais hein, avec ouais. Blur et tout. Pulp aussi,、marrant. beaucoup Pulp, de,、ouais. de bons groupes. Des groupes、ouais. qui, qui finalement ont, on, on, on va dire, péri hein, pendant la b r i t pop qui,、ouais. qui Mais la musique a, a bien vieilli finalement, hein, ça fait du bien d e d i r e

Écouter. Ah, ça fait super du bien, w、ouais, a d é c o u t e r super grâce. Et puis,、euh, juste à l'instant, enfin, la vague rave électro log, anglaise, mi-année mi 90 avec le tube d'On the World Born Sleepy, sorti lui aussi en 95 et qui a lancé pas mal de, de passion et qui a fait exploser la, la musique électro un petit peu partout dans, dans le monde. Voilà, on a discuté sur le canapé, tranquille comme ça, avec、euh, les quatre de musique Is Not Fun, Guillaume, Julien, Lucas et Valentin, et vous allez voir que.

Eux aussi, bon, ils se présentent évidemment, et pour eux, c'est très, très, très important ce côté anglais. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose avant d'écouter l'interview Bah Moi, moi j'étais pas sur le canapé avec eux. T'étais pas sur le canapé Non, non, non toi, t'étais après toi. T'étais sur la table. T'étais sur la table. Sarah, Sarah, Sarah, tu vas me les chauffer encore une fois.、Euh, Guillaume, Julien, Lucas, donc Valentin, en interview tout de suite dans la Belle Rock, il s'appelle s n t Music is not fun et ils sont très, très, très talentueux.

Je m'appelle Julien, je fais la guitare. Moi c'est Guillaume, je fais chant et guitare. Moi c'est Valentin, je fais de la basse et j'écris des chansons. Moi c'est Lucas, je tape sur ma batterie. On s'est formé en juin 2006 et le groupe est resté pareil depuis le début, on n'a jamais changé parce qu'on s'aime trop en fait. En fait, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'on s'est rencontrés vraiment deux semaines avant de, de former le groupe et très vite on a enregistré notre première démo et depuis on est ensemble et tout se passe plutôt bien.

Guillaume et moi, on vient de l o z è r e Valentin de Haute-Savoie et Lucas d'Angoulême ou Bordeaux. Bordeaux. Et on s'est retrouvés sur Lyon pour nous、euh, défendre les études. La musique est notre fan, c'est juste pour dire、euh, que nous, la musique, c'est vraiment sérieux.

que C'est toute notre vie qu'on adore ça et que c'est pas qu'on est pas rigolo ou un truc comme ça, c'est vraiment la musique. Nous on adore vraiment trop ça et surtout la musique anglaise, d'où Music is not fun. Et c'est un peu un slogan pour dire la musique c'est un art et on aime vraiment trop ça pour. Donc Music is not fun.

Ouais, bah, c'est ça qui est rigolo, c'est que, sans parler pour、euh, tout le monde,、euh, en fait, on aime vraiment les mêmes trucs. On s'est retrouvés sur les des mêmes groupes, sur les mêmes influences.、Euh, même quand on compose et tout, quand on répète, on a les mêmes, mêmes idées au même moment. En fait, on partage les mêmes choses et、euh, la même de la musique, c'est vraiment、euh, la culture anglaise. C'est-à-dire, c'est、euh, Londres, c'est Manchester, c'est Tendure、euh, à gauche, c'est tout bête, mais c'est vraiment ça qui nous saute, quoi. Nos pères nous ont transmis le, les vignes, la musique chanteur d'anglais très jeune, et nous, ça nous a, ça a bercé notre enfance.、Euh, voilà, les Beatles, tout ça.、Euh, bah, c'est ce qui fait qu'on qu est m u s i q u i s t notre famille, voilà.

Bah, nous, on aime tout ce qui est les bonnes chansons, quoi. Peu importe qui l'a fait, peu importe dans quel style, dans quel. Bon, après, on, on, on estime qu'une bonne chanson se、euh, doit d'être chantée en anglais, puisque l'anglais、euh, est quand même plus,、euh, plus facile pour faire passer une, une, une chanson、euh, pop. Et puis voilà, nous, c'est les chansons en général. Et oui, c'est plutôt anglo-saxon,、euh, effectivement. Ah, u n Les Kings,、euh, les Beatles.

David Bowie aussi.、Ah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. L'Angleterre pour nous c'est une tradition musicale, même de mode de vie, d'architecture, de femmes, de nourriture. On vit l'Angleterre de la nourriture aux femmes en passant par la musique, voilà. Et on essaie, Alors... de, faire, on essaie de faire ça sur scène aussi. t o u t se retrouve sur scène.

On n'oublie pas qu'on est français, quoi. On est des français qui aimons l'Angleterre, donc on sait qu'on sera jamais des anglais, et c'est un peu notre, c'est un peu côté musique not fun, c'est un peu un côté tragique. c e n fait, on aimerait être anglais, mais on sait qu'on n'est pas anglais. Mais on est plutôt bien aimé en Angleterre, parce qu'on a fait, on a fait quelques concerts. L'accueil était cool, justement, le côté français-anglais, les gens ont bien compris ce qu'on voulait dire, donc ça s'est plutôt bien passé. Justement, il faut savoir le faire pas avec humour, mais avec un peu, d'être décomplexé, le faire tranquillement, en disant on est français, mais on adore l'Angleterre, on va vous le montrer pour qu'on aime l'Angleter r compren e Et le ça ils

Nouveau premier album. Qui va vraiment sortir en septembre. Sur une nouvelle maison de disques. Parce que c'est vrai qu'on promettait un album depuis longtemps. Ouais, et Du coup, là, on a fait un album vraiment L'album qui nous plaisait, quoi. Vraiment, pour le coup, on, a, on est vraiment contents parce qu'on a fait un peu un park life.、Euh, à la musique, d e notre fan, ouais. C'est vraiment ce qu'on voulait faire, on a tout mis nos idées, quoi. Donc, l'album a été enregistré en février.

Et,、euh, donc là, on a mixé et tout, et normalement, ça sort en septembre, et il、euh, y aura peut-être un single à la radio,、euh, avant, quoi, pendant l'été, je pense. En fait, on avait, on avait fait des sessions avant, donc ça avait commencé il y a un an et demi, et、euh, les sessions, e、euh, nous plaisaient pas trop,、euh, le son, c'était compliqué, tout était compliqué, et finalement,、euh, donc on a, on a tout changé, on est reparti à zéro, donc avec de nouvelles personnes, une nouvelle équipe, et,、euh, du coup,、euh, l'album,、euh, a été enregistré en février, des nouveaux titres, beaucoup d'inédits que les gens connaissent pas.

Et je pense qu'on a fait un album à l'image de Music is Not Fun depuis deux ans en fait. Vraiment, ouais, dans la couleur. Tragique par moment, vulgaire, burlesque, anglais,、euh, français aussi.、Euh. Allez, on va faire critique classique, mais disons complet. Il sera partout,、ouais. distribué nationalement. Et aussi sur internet. MySpace.com slash Music is Not Fun. Et sur le MySpace, vous avez le lien vers tout le reste. a à partir de la sortie de l'album,、ah, on aura une tournée.、Trop.

Jusqu'à la fin de notre vie, en fait. On est parti. <musique>

Les musiques is not fun à l'honneur dans la b e l Rock. On vous rappelle donc que ce fameux premier album va donc sortir 1er septembre et on l'attend avec impatience. Ça、mm -hmm. va être, ça va être bien d'écouter tout ça. Ah,、oh, super. En、ouais. tout cas, ils nous ont régalé. On aura trois titres pour vous, deux titres en live qui arrivent dans quelques secondes. Sarah, il y avait un titre qu'ils ont fait qui s'appelle Essex Girls. Voilà. Est-ce、voilà. que t'as u réussi à les choper? Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est qu'une Essex Girl? Bon un Essex girl Dans titre dans...

t u t e sa b o e a i s bien sûr, c'est moi.、Euh... Ouais, d'accord. J'étais née en Essex. Hein, donc,、ouais. donc pour ça, en fait, c'est un comté, c'est une région. Oui, a s、ouais, c'est une un région. Et euh, bon, il、euh, y a un petit truc.、Euh, Elles ont a, une a, réputation o u i c'est un peu comme les b l o n d e s mais on va dire plus, plus c h a u d

Plus Chaude que les blondes!、Ouais. D'accord, <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Et, et, et plus finaude s ou pas?、Euh, par exemple, il y a des blagues, il y a beaucoup de blagues. Et par exemple, comment tu peux savoir si une s s e x Girl a eu une très bonne soirée?

Euh, je sais pas. Bah, elle jette sa culotte et ça colle au plafond. Ah oui, et si ça colle au <rire> plafond, <rire> ça veut dire qu'elle a passé une excellente soirée, c'est ça D'accord, d'accord, d'accord. e s t subtil l'Angleterre. Ouais, c'est subtil l'Angleterre. Ouais, ouais c'est subtil, ouais. Et donc,、euh, moi, je suis allée les voir, je dis Oh, mais、euh, qu'est-ce que vous avez、euh, contre les sexy girls, quoi Mais en anglais.

Bon, et, et qu'est-ce、euh, qu'ils t'ont répondu bah, ils, étaient, ils, étaient, ils, ils attendaient pas de trouver un Essex Girl à Rioche. Bon, on, alors, va dire, on va le dire en p r e m i e r En tout cas, il faut dire qu'ils sont vraiment. Mais très polis, hein,、ouais. ils sont très très polis. Ils sont très, très jeunes aussi. Oui, très jeunes. Et puis,、euh, bon, les beaux gosses, hein,、euh, mais voilà. Ils sont vraiment、euh, inspirés.

Ouais. Par cette culture anglo-saxonne, je pense notamment à l u c a qui va même jusqu'à mimiquer,、euh, et très très bien d'ailleurs, l'accent de Manchester.、Hein. Ouais, bah il a une copine,、euh, Mac Union, donc、euh, c'est pour ça, ça aide. Mais bon, les garçons, si vous écoutez, hein,、euh, vous me devrez、euh, quelque chose.

Ouais, Un t-shirt. Un t-shirt, d'accord. T'as、oui. pas eu ton t-shirt. Six g i r l e s Non, Girl, non, Six Girls.、Voilà. Bon, Moi, je, je veux le, le porter en fierté. D'accord.、Euh, dans tous les sens. Et dimanche prochain, on veut que tu le lances、euh, au plafond et voir s'il retombe ou pas. <rire> <'accord>. À la <rire> fin de l'émission, pour voir hein, si t'as trop de fierté. Il faut lancer le, le, le t-shirt Ok. Bon, ça, oui, ok. Bon.、Oh, je... C'est fait, mais il faut qu'il l'envoie.

Et le résultat se fait à l'antenne. Eh b e n l'appel est lancé.、Wow. voilà. Musique is not fun. On <rire> attend le t-shirt. voilà. Allez, on va les retrouver tout de suite donc en live. On vous a dit trois titres. Guillaume, qui s'occupe de la guitare et de la voix et qui écrit généralement les chansons. Julien, lui aussi, à la guitare et a u vocaux aussi. Lucas, qui s'occupe de la batterie et qui chante notamment sur le deuxième titre qu'on va s'écouter qui s'appelle HP Please. Et puis pour terminer, à la base, guitare et a u vocaux, Valentin. Deux titres Back in LA et HP.

Please, enregistré mardi dernier du côté de Riorge Music is not fun. o u、ouais, h comme on dit, let's go boys ou quelque chose comme ça. Quel lancé, boys? Let's go. Bonsoir, c'est Music is not fun à Riorge. Bonsoir, this is back in the day.

c a n I was in the middle of my face c a u s e house、uh, section. My colleague, I was e e my streets, and I was in your video. I'll be so good.

Ah、Music is not fun en live dans la Belle Rock. Fucking mad for it, j'ai envie de it, dire.、Yeah. Hein, complètement.、Uh -huh. hein, avec、euh, Lucas donc, qui avait laissé tomber sa batterie pour euh, venir euh, prendre euh, le chant, le chant mancunien de HP, please. Et puis et pour commencer, back in LA. Et la position de Liam Gallagher aussi. Et la position, s'il vous plaît, de Liam Gallagher. Hein, tout simplement. Je crois qu'il faut que j'explique quelque chose.

Vous ne demandez pas qu'est-ce que c'est HP HP, la lettre H et la lettre P. Qu'est-ce、oui, que c'est, Sarah C'est une sauce. Oui, c'est une sauce. Qu'on met sur les bacon butter. Ouais, difficilement trouvable en France. Et qu'est-ce que c'est qu'un bacon b u t t y Un bacon b u t t y c'est un sandwich au bacon. Ouais, ouais. Et Alors... quand, tu, quand tu le commandes, il faut dire red ou brown.

Red or brown, d'accord. Ketchup pour le red. Ou sinon HP. Allez, pour tous ceux qui、voilà. ne connaissent pas encore l'Angleterre et qui、euh, s'intéressent à ce beau pays, Le Allez allez qu'est-ce qu'il faut manger là-bas Qu'est-ce q u e le i n n c o o t u r n a b l en e Angleterre Il faut bon, y a plein de choses.、Hein. Franchement, il faut commencer la journée avec une bonne greasy spoon. Oui. Donc ça veut dire c'est un café、euh, qui, qui ont beaucoup de friteuses, beaucoup de poils et tout ça. Donc tu prends le petit déj complet. Voilà, le full English breakfast,、voilà. carrément, avec la saucisse. Et tu vas vous.

Sur le compteur, il, il comptoie, il y a une grosse urne、ouais. qui a l'eau chaude et、ouais. c'est soit le thé ou le café. D'accord. Mais c'est le café instantané. Instantané,、hein. oui. oui.、Ouais. C'est vrai、et、que le thé, les expresso, s ils ne connaissent pas en Angleterre. Non. Et le thé,、euh, il faut que la petite cuillère, il se tient debout dedans. D'accord. Builder's Brew. D'accord, Builder's voilà, Brew. ok. Voilà, voilà. Le, le, le, le thé des, des maçons, c'est、voilà. ça un petit peu. Et puis bon, si c'est un dimanche, pourquoi pas Il faut acheter les journaux, il faut aller dans le pub.、Ouais. Donc tu prends ton pain t tu commences

Du tes journaux, et après tu, tu manges une un, un, un repas complète.、Euh

Roast dinner. D'accord, roast dinner. Ok,、voilà. on trouve ça dans une carverie, c'est ça Ouais, sinon, juste pas bas. C'est bon, hein, aussi. Et puis, bon, il y a toutes les bouffes étrangères、euh, indiens, chinois, euh, il y a indien, chinois. Il y a plein de t r <rire> a tout... i <rire> s <Ouais, parce Comme rire> Il a t o u c e s comme à Paris, quoi. <rire> ouais, ouais mais on le trouve partout en Angleterre. Non, parce qu'il faut quand même signaler que le repas le plus populaire en Angleterre, c'est quand même la bouffe indienne. Curry. C'est quand curry. même le curry, q o i Incontournable le vendredi soir ou le samedi soir.、Oui. Un curry, quand on va voir un concert, on sort, on a un bon c u r

Ou alors un mauvais, hein, ça arrive après, hein, notamment ouais, du côté de, de King's Cross à Londres,、ouais. à Londres, ils en font des très mauvais. Ouais, il faut, après le pub, tu es complètement.、Euh

On va dire cuite. Hein.、Ouais. Euh, et après, tu vas dans une,、euh, un diable o tu dis、ouais, Attends-moi le plus chaud ouais, ouais, ouais, pourquoi pas Et puis, tu le, tu le bois avec un lager avec.、Quoi. Bon,、voilà. merci Sarah pour nous、bon. avoir éclairé de ta、ouais. science comme ça de ton <rire> expérience anglo-saxonne. Les <rire> musiques Is Not Fun, on va marquer une petite page de publicité i l s reviendront pour un autre extrait live qui s'appelle Teenage Love ça sera au cours de, de l'heure qui arrive. Et puis, on va pas oublier, notamment aussi à la première partie de Musique Is Not Fun.、Ma

Nos amis de chez Macto. On va retrouver Axel, Ulrich, Romain et Stéphane Et bien juste après une petite page de publicité. Publicité Je parle、publicity. carrément à l a n g l a i s t o Publicité, allez, touchez à rien, restez sur le 894, on revient dans 3 minutes. Virgin Radio, Brohan. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Publicity <rire>

Re de retour, la Belle Rock, tout de suite pour encore 52 minutes. On aura m u s i q u e is Not Fun, d'autres nouveautés. Et puis, le deuxième groupe, hein, le groupe qui était en première、ah. partie, Mato, pour un retour, non pas du côté de l'Angleterre, mais bien de chez nous. Sylvain, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique de ce groupe, Mato ou pas bah, Alors, c'est un groupe qui est né en avril 2008, et donc、euh, c'est le résultat d'une fusion pardon, entre Axel, le chanteur des t i t Nacelles, Ulrich et Stéphane、euh, du groupe Hector.

Et Romain de En Petite Candy Shop. Ouais, son rock français, hein, brut, pur, spontané et sans aucun a p p a r a t C'est ce qu'ils、oh. disent un petit peu sur leur site en MySpace.、Euh, un concert qui avait commencé à l'heure, autour des 9h15. Ça s'est très, très, très bien passé. La dernière fois qu'on avait vu Matos, c'était du côté, on les avait vus du côté du centre Pierre b e r é g o v o dans le cadre、mm -hmm. des concerts gratuits de la ville de Rouen. Et puis on les avait vus, évidemment, à l'inauguration du Scarabée, un deuxième soirée groupe français. Et c'est vrai.

Qu'ils ont encore, encore, encore beaucoup progressé ce coup-ci, j'ai trouvé. Ah、oui. ouais i l s ont bien travaillé les mises en place.、Ouais. Belle mise en place donc signée Axel, Ulrich, Romain, Stéphane. Trois extraits en live pour, sous, pour vous ce soir dans, dans la Belle Rock. On commence tout de suite avec un titre qui s'appelle Vide tes poches. Bonsoir Ça va On s'appelle m a t h i Un petit slow

T'as sur le c œ u r quelques ardoises, deux ou trois folies du passé, en nombreux c h i n o i s T'as dans ton dos le vent violent, des histoires décorchées, Car a v e c le temps tu a p pris v o i Tu a p p r i voile.

T'as quelques miettes au fond de ton sac Deux ou trois rêves inavoués Dans ton bric-à-brac T'as plus 20 ans dans la c a r o c h e Ton vent en coupe t'as décroqué Et tu trouves ça moche Et tu trouves ça moche Mais avant vite tes poches

メアヴァン e ィティポッシュポッシュエラグラン・ヴァイルポッデクロッシュエラ・ヴァン・ヴァン・ヴァン・ヴァン・ヴァン・ヴァン・ヴァン・ヴ s Pour hurler h a ン・ t et fort Pour hurler haut et fort

あのファラン s brisée、お confort assouvi、スープラスも emporté、あれらにこう repeu、お rythme des machines、おふろ de tous les y e u e s p o c h ー sanguine、

Matsu, premier extrait live ce soir. Vide tes poches. On reste du côté de la musique française avec un nouvel album pour Dominica. L'album s'appelle La musique il est sorti cette semaine. Hôtel de congrès, 110 degrés, Herman.

110°Fahrenheit、1ェルアメリ Américaine、1000°C、1000°C、1000°C、e 0 0 0 ° c 1 0 0 c 1 0 s 0 c 1 c 1000°C、c 1 0 0 0 c c

どれ

ファーナル、ファー e s s ァーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファ n ナ e ファー a ル、a ァーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナ e フ q u e ル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファーナル、ファー t ル、ファーナル、

freinant q し i a.

Tel congrès, premier extrait de ce nouvel album de Dominica, la musique sortie cette semaine sur le label 5-7. Et en parlant de cet album, hein, Dominica qui le qualifie de la faussette version Red Bull. Est-ce qu'il y a des similitudes ou pas, toi qui connais bien Dominica, Sylvain Ouais, on retrouve un peu le son Dominica qui a été délaissé au cours des, des deux derniers albums. C'est à dire quelque chose de.

De très minimaliste, très rude. quoi Non, moi je suis très content parce que bon, Bachou o n b nous a quittés, il nous reste quand même Dominica. Quand même, il, reste,、oh, il reste encore plus de, de personnes que ça, mais Dominica, c'est vrai que c'est un,、euh, un monument maintenant. C'est un、simplement. monument,、ouais, c'est vrai.、Euh, album enregistré à la maison en solo, hein, comme l'était d'ailleurs son premier album il y a 16 ans de ça. Tu l'as dit, une pop radieuse, mélodieuse et généreuse. Et surtout un son un petit peu moins travaillé. C'est vrai que le dernier album, c'était Les Grands Horizons, c'est ça、euh, C'était L'Horizon, je crois. Ouais, L'Horizon, ouais. ouais.

Euh, yeah, qui était quand même super, super produit. Ouais, très produit, avec des cordes et tout. Non, là, il y a donc、euh, il parle de dérapage avec des synthés、euh, q u i qualifie d'un peu pourri. Ouais.、Euh, des, boîtes, des boîtes à rythme peu, peu performantes. Donc, un virage et un. a i c'est un retour aux sources, quoi. Ouais, après quand même 15 ans de métier donc pour Dominica. L'album s'appelle donc La musique. Tiens, puisqu'on parle de dérapage et de synthé un petit peu pourri, ça nous emmène,、euh, bah tiens,、euh, parfaitement à Venetian Snares. Je sais que ça a rien à voir avec Dominica.、Ouais, c'est beaucoup plus. Mais,、euh, <rire>

Dans la Belle Rock, on a peur de rien, hein, la preuve.、Hein. Pour les amateurs de vieux sons, Rave et Jungle, un des artistes cultes de la scène breakcore, il a quand même sorti 18 albums en 10 ans, c'est tout à fait、euh, énorme. Venetian Snares qui sera en concert、euh, ce vendredi, hein, vendredi 17 avril, du côté du Grand Zero à Lyon. Et si vous ne connaissez pas Venetian Snares, Et bien ça sonne un petit peu comme ça.

w a t c h my baby.

Tous les amateurs de vieux sons Rave a n Jungle ne manqueront pas d'aller applaudir Venetian Snares en concert le vendredi 17 avril. Ça se passera du côté du Grand Zéro à Lyon. Et puisqu'on parle de concert, n'oublions pas la prochaine soirée des mardis du Grand Marais. Ça sera ce mardi 14 avril avec à l'honneur le reggae. C'est pas Mato, s c'est Maxo, un jeune chanteur reggae originaire de Macon en Bourgogne hein, qui a signé l'an dernier un premier album qui s'appelle New World.

World Design, beaucoup d'expériences u r scène, puisqu'il a déjà tourné l'été dernier et côtoyé les meilleurs, hein, que ça soit g r a n d a t i o n le Pop de l'Herbe, Alpha Blondie, Zanzile et encore、euh, bien d'autres artistes reggae. Notez enfin que son premier album a été élu meilleur album de reggae français par le site reggae.fr. Voilà, Maxo en concert donc ce mardi 14 avril du côté de Riorge. On va l'écouter tout de suite une fois qu'il a.

f i n i de fumer sa petite、oh, cigarette,、yeah. ou alors, n'importe、euh, ce qu'il fume. Hey, yo,

s w e t s a i sun will shine inside o u s

Full m a n lobbies,、uh, step by step. My feet are making drums and f o l i e s spreading some power, sounds and edges. All the t i n g in the street, creating sweet amores.

From nowhere, oh, oh, b o y oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I h oh, oh,

with Music Maxo tiré de son premier album New World Design. On vous rappelle que Maxo, un jeune chanteur reggae de Macon g en Bourgogne, sera donc du côté de Riorge ce mardi à partir de 21h. Ouverture des portes comme d'habitude à partir de 20h30. On passe de Maxo à Mato. o、ouais. u、euh, Complètement différent le style.、Hein. On s'écoute deuxième retour hein, sur l'affiche des Mardis du Grand Marais de mardi dernier avec Music Is Not Fun et Mato.

Des temps délicieux, c'est le titre qu'on vous a choisi pour vous balancer. Qu'un petit peu de, de live comme ça, on retrouve encore une fois Axel, Ulrich, Romain et Stéphane. Ça va toujours? Une petite chanson pour,、euh, pour se dire entre nous que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. voilà

しかも NoC

Gars, bien de chez nous, qui se font appeler Mato, Axel, chant, guitare, guitare aussi pour Ulrich, basse pour Romain, et puis Stéphane évidemment à la batterie et au cœur. Tiens, on va rester du côté du paysage musical français, on va vous parler d'un label qui s'appelle le Village Vert, un label qui accueille entre autres Kid Loco, Sporto Cantes, Kelly De Martino autour de l u c i e Sébastien Schuller o et Dominique Sonic, mais aussi les cinq.

Musiciens de Holden qui viennent de sortir un nouvel album hein, qui s'appelle le f a n t ô m a

11 titres sur ce nouvel album de Holden. Hein, 11 titres qui f l i r t e bon avec la pop sucrée, comme tu aimes, Sarah, ça va te faire plaisir.、Mm -hmm. Belle petite voix féminine. Un petit peu de, de bossa nova, un petit peu de, de folk, sorte de mélange de chansons populaires, d'avant-garde et d'étrangeté. On va s'en écouter tout de suite un extrait, ça s'appelle Dans la glace. A noter que si vous aimez Holden, et la bonne nouvelle c'est qu'ils seront du côté de Clermont-Ferrand, ça sera le 19 mai prochain.

Euh, dans un endroit qui s'appelle le Rat Pack. Voilà, Holden, tout de suite, l'album s'appelle Fantomastimatisme. Tu vois, tu vois, le froid nous a c h a n g é Après une trop longue traversée, on s'est laissé prendre et nous voilà

何

Sur la Belle Rock. L'album s'appelle Fantomatisme. On parle de mélange de chansons populaires d'avant-garde et d'étrangeté. Sur cet album, 11 titres en tout pour les 5 de chez Holden.、Euh, Sarah, ça sa teinte.、Euh, non, non c'est pas ton truc, ça pas Oui, je sais pas. Ça m'a pas accroché plus que ça. D'accord, Sylvain C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Ouais, entre la claire fontaine et quelque chose de plus expérimental.、Ouais. Alors, tout,、euh, tout l'album est un petit peu comme ça, avec quelques titres en espagnol aussi.、Euh, l'album s'appelle donc Fantomatisme.

Et vous pouvez trouver ça sur le label Village Vert et c'est distribué par p i a s France. Et encore une fois, si vous êtes fan d'Olden, allez les applaudir en live. Ça sera du côté du、euh, Rat Pack à Clermont-Ferrand. Ça sera le 19 mai prochain. On va repartir dans quelques instants du côté de, de Riorge hein, pour notre dernier titre live de musique Is Not Fun. Et puisqu'on a appris qu'ils sont absolument passionnés de l'Angleterre, et、eh、b il e n i faudrait qu'ils qu aillent voir. Tiens, du côté de lui.

Lyon et de Clermont-Ferrand, un groupe, un trio nouveau anglais hein, qui s'appelle Dinosaur Pile Up, un groupe qui fait de la très bonne power pop. Ils viennent de sortir un deuxième single. Ils seront donc en concert le 17 avril. Ça sera la coopérative de mai à Clermont. Et le lendemain, le 18, ça doit être séquencé samedi prochain. Hein, voilà,、ah. Dinosaur Pile Up du côté du Ninkazikao à Lyon. Dinosaur Pile Up tout de suite dans la Bell e Rock, ça s'appelle Trainer.

Puissance de feu du trio Dinosaur Pile Up que vous pourrez bah, apprécier en live vendredi prochain, 17 avril, du côté de la coopérative de mai à Clermont. Et puis samedi, si vous êtes du côté de Lyon, allez les applaudir au Ning Kazikao. On vous rappelle qu'il y a un deuxième single qui va sortir, c'est celui qu'on vient d'écouter. Ça s'appelle Trainer. Voilà, je pense que ça fait pas dans la dentelle et je pense que ça va être une excellente、wow. soirée si vous、eh、êtes、oui. fou un petit peu de, de Power Pop. En tout cas, bel avenir promis pour Dinosaur Pile

Voilà. On va retrouver une dernière fois notre groupe, notre q u i t u e u r lyonnais, Guillaume, Julien, Lucas, Valentin, alias Music is not fun. Dernier extrait de notre session enregistrée à Riorge mardi dernier, un titre qui s'appelle Teenage Love. On va en profiter, Sarah, pour remercier、mm -hmm. les, les garçons, hein, évidemment.、Ah、oui, merci beaucoup.、Euh, un C'était petit... une super belle rencontre. Ouais, on va faire un petit clin d'œil aussi à Pierre, leur manager, qui、euh, se débrouille plutôt bien et qui、Très、fait de、bien. son maximum pour.、Euh, qui, bah,

Pour q u i l p e r c e un petit peu nationalement et surtout qu'ils aillent un petit peu partout dans, dans le monde, ils le méritent. Voilà. Musique Et, et、oui. aussi, on souhaite、euh, le.

Peut-être peu, tourneur potentiel en Angleterre,、euh, une benne, bonne récupération.、Ouais, C'est très malade. Voilà, music is not fun. Donc, euh, gardez euh, un œil hein, pour、euh, l'album,、euh, premier album qui devrait sortir au mois de septembre. Toutes les infos sur www.myspice.com/slash music is not fun. Tout attaché, myspice.com/slash music is not fun. Voilà, music is not fun tout de suite.

Petit hommage non pas à Blur mais à un certain monsieur Pete Doherty hein, sur cet album,、euh, sur ce titre qui s'appelle Teenage Love.

d r a k i n to the

I wouldn't recommend you fill the lights y o u tell me the outside. on the o u t s i d did e you r e l y on

y o u r going to lie, yeah. Oh, you left me wondering, wondering. Your love's just a lie. Left me wondering if you found some other guy. Well, all I do is hang my head and cry. Sometimes I move, sometimes I move.

I'm not y o i n g to do it.

Mr. Pete Doherty, Sweet Bye and Bye sur son premier album、euh, solo. L'ex-chanteur des Libertines, le leader des, des Baby, ben, Baby Shambles. L'album、ouais, est sorti, hein, disponible chez、euh, EMI. Un album qui s'appelle Grace Wastelands.、Voilà, choix plutôt enfin album plutôt surprenant, hein, tout simplement, pour Peter Doherty. Rien à voir avec les Libertines, bien plus calme. Au contraire, c'est plus du songwriting hein, qui transparaît.、Euh, like, commence bien.

Ah、ouais, et il est bien cet album. Grace Wastelands. Voilà, Sarah qui a toujours la solution à tout. C'est、euh, le f e r p é a n g l a i s C'est ça le f e r p é a n g l a i s Allez, prends des petites calottes par-ci, p a r ç a v o i l à Toi, t'es vieux. Hop, t'as plus le droit de faire de l'électricité.、Ah. Toi, tu fais une guitare acoustique. Voilà, Sylvain, fais attention à toi. Mais v a quelques cheveux blancs,、euh, c'en est fini.、Hein. Les bidouillages、ouais, électro et tout ça, tu fais gaffe.、Euh, tu te mets tout de suite.、Euh, tu passes directement à l'accordéon pendant que tu mets un. Tu p e e s v Avec、non. la Monica là, qui,、ah. qui pend de la tête.

Ouais, exactement. Le tu nous fais notre Bob Dylan de s a i n t p i e r r e l a n o y l Super. On、euh, allez, on va terminer cette émission avec un dernier extrait de, de Mato. s Je crois que c'est avec ça d'ailleurs qu'ils ont terminé leur concert. C'est le rappel, si mes souvenirs sont bons. Un titre qui s'appelle Tout maintenant et tout de suite. Et bien, c'est un petit peu à l'image du titre de Pete Doherty. C'est assez surprenant ce titre, mais、euh, ça, ça Ouais ça l'a bien fait. v、voilà. ah, On i l à o remercie aussi les garçons de, de Mato s pour nous avoir donné l'autorisation、oui. d'enregistrer ce concert et de rediffuser des, bah, des extraits ce soir.

Sachez que s'ils nous écoutent, hein, oui, le master, oui. on va vous le rendre évidemment. <rire> on va leur donner à, à, à l'heure dès mardi, donc vous pourrez faire votre master. Et vos oui, copies, on sait que c'est qu'un e live. Ouais, et on voilà, sait qu'une b r i c o e o n sait que c'est pas、mais、parfait, c'est roche.、Ah, <rire> voilà, on vous adore. voilà Allez, m a t o s tout de suite. Donc, tout maintenant et tout de suite en live, et on se retrouve juste après ça.

C'est une chanson participative, vous pouvez le faire avec nous. Vous choisissez votre musicien. Donc il y a la batterie. Sinon la basse. Vous êtes plus basse.

パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパンパパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パパパン、パパン、パパン、パパン、パパン、パン、パパン、パパン、パン、パパ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ

もう一 o もう一度、もう一度、もう一度。

マッチョウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウ

On sera patients quand on sera mort Moi je m'endors sur une Laurier sans épine s Ça sent le croque-mort à trop couper la chine Moi je veux du sport, les effets de l'adrénaline

Du corps à corps, que ça bastonne dans ma poitrine. Moi je veux tout, maintenant et tout de suite. Je veux tout, maintenant et tout de suite. Je veux tout, maintenant et tout de suite. Je veux tout, maintenant et tout de suite. Tout, tout de suite. On sera patients quand on sera m o r t Moi je m'ennuie dans tes couloirs balisés. Sa pub m o i s i ta liste d'attente et tes tickets.

Moi je veux la vie, dans ces écarts, ces envolées Au béni, oui, oui, je cède ma place bien volontiers Car je veux tout, maintenant et tout de suite Je veux tout, maintenant et tout de suite Je veux tout, maintenant et tout de suite Je veux tout, maintenant et tout de suite, tout tout de suite, tout tout de suite On sera pas sûr q u a n pousse r a m a r b r Moi je b o u i l l o n n e dans ta marmite, ça c'est du e t

ちょっと待ってくださ e

Moi je veux tout, maintenant et tout de suite. Moi je veux tout, maintenant et tout de suite. Moi je veux tout, maintenant et tout de suite.

ごちそうさまでした

m a t o i tout maintenant et tout de suite,、euh, il faut l'avouer,、euh, Sarah,、euh, qu'est-ce que tu nous disais En, <rire> <rire>、euh, Moi en fait, j'avais complètement、euh, mal compris les paroles. Ah、fait. oui, c'est le moins qu'on puisse dire.、Ouais. <rire> j <Je> e <rire> p e n s a i s qu'il disait Toutes mes dents. Toutes mes dents, d'accord.、Oui. <rire> toutes mes dents. Ouais, ça、et、doit être、euh, tout... l'accent du 71 de Melay, du l o ï c ça ouais, doit ouais. être ça. C'est la seule explication. <rire> non, en plus, d'autre chose, les textes, ils sont bien quand même. Ah, c'est tout. <rire> profond,、ouais. toutes mes dents, c'est pas mal.、Euh, en tout cas, c'était、euh, vachement sympa Mais j'en ai, j'en ai toutes mes dents, ça va.

Tout est d a n s Bon,、ouais. allez, encore un grand merci à nos deux groupes live、thank、ce soir, Mato et Music is not fun. C'est terminé pour la Belle Rock. On espère que、oh、vous、non. avez passé un agréable voyage avec nous. Le vaisseau va repartir, Sylvain. Tu... Ouais, ouais c'est bon, les propulseurs、ouais. sont prêts Prêt. On va pouvoir y aller. D'accord. Allez. La mange, je suis crue, ça, mais. m e t le diesel en route.、Euh, on se retrouve évidemment la semaine prochaine entre 18h et 20h, hein, comme chaque dimanche ou presque. Non, que... pas, pas, pas de soucis. <rire>

Technique et ni de pépins de santé la semaine prochaine, on sera là, on fait bien, on prend bien soin de nous.、Euh, passez un agréable lundi de Pâques aussi demain.、Ah、oui, joyeux Pâques, en fait, en fait,、oui, euh, ouais. ouais, on va dire. C'est férié, férié du côté du 89-4 de m a i n donc pas d'infos locales. Par contre, vous retrouverez Jacques à partir de 7h30, ça sera mardi, et puis Marilyn de retour, Emmanuel aussi de retour de vacances avec plein de cadeaux comme d'habitude. À partir de ce soir ou même demain matin sur w w w v i r g i n e r a d i o r o a n e f r c'est tout simple, Virgin.

v i Radio g i n r One tout attaché fr. Sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette émission Label Rock. Si vous allez en haut, vous tapez sur Label Rock, ça vous emmène directement sur le blog de l'émission et vous pouvez réécouter soit en streaming ou en téléchargement cette émission ainsi que l'intégralité quasi des dernières émissions de, de Label Rock. Voilà,、euh, mm -hmm. restez fidèle au 894. Virgin, ça continue jusqu'à jusqu'à 24h sur 24. Donc, la scène française à l'honneur à 20h30. Voilà, allez, ciao, ciao tout le monde. On se retrouve

La semaine prochaine, donc 18h20h. Sarah, ciao. See you later, baby. See you later, baby, yes. See you later, baby. A bientôt. Allez, a p p u y e <rire> sur、euh, décollage. On est parti. Goodbye. Goodbye. Goodbye, La Belle Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h. Deux heures de son, pas comme les autres.